I'm ready t, t etc. Cette... Émission rock classique de 2009 en ce vendredi 9 janvier. Je m'appelle Alain Lefebvre je serai là pour vous accompagner en musique pour les quatre prochaines heures, c'est-à-dire jusqu'à 17 heures pour cette 639e émission rock classique. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du boogie, du,、euh, un peu de métal vers la fin. On va entendre entre autres des artistes, des groupes comme King Crimson, CCR, John Mayle, Stooges, Rainbow, Genesis,、uh, Roxy Music, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Exodus,、uh, Iron Maiden et Merciful Fate. En outre, je vais vous présenter un groupe de hard rock allemand très obscur du début des années 70, le sexuaire Missing Link, qui a sorti un seul album intitulé Nevergreen. En 1972, ainsi que deux nouveautés, le tout nouvel album du projet électronique de Paul McCartney, The Fireman, intitulé Electric Arguments, paru à la fin novembre, ainsi que le premier effort en solo de l'ancien guitariste de la formation metal Manoir, Ross the Boss, et son album New Metal Leader. Qui m'a bien plu. Je vous ai aussi préparé un petit bloc Led Zeppelin afin de souligner l'anniversaire de Jimmy Page qui célèbre aujourd'hui même ses 65 ans. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec、euh, trois des plus grandes figures de proue de toute l'histoire du rock. Dans un moment, on va entendre Aerosmith et ACDC. Mais tout de suite, on écoute ZZ Top sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières. La radio des m é l o m a n e s de Trois-Rivières, c'est fou. About. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, eh?、Huh? Yeah, I'm w a i t i n She w o n t see me. Smith avec Same Old Song a n Dance, d la version spectacle qu'on retrouve sur leur album Classics Live 2, paru à la fin des années 80. Aerosmith qui sont en studio en ce moment pour préparer leur premier album de matériel inédit depuis le très épeurant Just Push Play qui date de 2001, si je ne m'abuse. Justement, ça, on a entendu ACDC avec It's a Long Way to the Top If You Want a Rock'n'Roll, a d la pièce qui ouvre leur premier album, le très excellent High Voltage de 1976. ACDC qui devrait être à Montréal en concert en 2009, mais il ne faut pas s'attendre à les voir avant l'été ou l'automne prochain. Au début du blog, on a entendu un immense classique Lagrange de ZZ Top, c'est tiré de l'album très e h o m s b r e s de 1973, Zizi Top, qui ont sorti un album live en décembre, mais que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps d'écouter, même si on là la station depuis à peu près deux mois. Je vais le faire la semaine prochaine et en discer un mot, c l a s s i c bien sûr. Il est 13h20, vous êtes à l'émission r c l a s s i c en compagnie d'Anna l e f e b r e jusqu'à 17h. c l a s s i c qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant passer au blues rock. Dans un moment, on va entendre Humble Pie, mais tout de suite, on écoute George t h r o g o o d à l'antenne de la Radio Campus de Toirévia, e à la Radio des Mélomanes de Toirévia. e C'est fou. Les 9, 10 et 11 janvier 2009, c'est le week-end patriote. Le 9 janvier à 19h15, à l'aréna Claude-Mongrain, les patriotes hockey affronteront les Badgers de Brock University. Le samedi 10 janvier à 13h, au CAPS de l'UQTR, les patriotes reçoivent la troisième Coupe de la Ligue universitaire de natation du Québec. Les samedis 10 et dimanche 11 janvier au CAPS de l'UQTR, les patriotes sont l'hôte de la 17e invitation collégiale de soccer.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 Bonjour, je m'appelle Mathieu h r a v e t je suis étudiant en kinésiologie et capitaine de l'équipe hockey des Patriotes. Je t'invite à venir nous voir jouer tout au long de la saison 2008-2009. Soit de la partie, soit p a t r i o t e Vous voulez vivre une expérience unique au cœur de la vie politique québécoise? Cinq stages parlementaires de dix mois, comprenant une bourse de 19 000 chacune, vous sont offerts. Vous travaillerez en alternance avec deux députés de différents partis politiques, en plus de participer à une mission exploratoire à l'étranger et de collaborer aux activités de l'Assemblée nationale. C'est la proposition que fait la Fondation Jean-Charles Bonenfant aux étudiants diplômés de premier ou de deuxième cycle. Vivez la vie de député et prenez une part active aux grands enjeux de la société de septembre 2009 à juin 2010. Vous avez jusqu'au 15 février pour soumettre votre candidature. Plus d'informations dans le 88-528-8194. 528-8194. Bonne chance. Vous êtes assez e Humble Pie avec le classique I Don't n e e d No Doctor, tiré de l'album Performance, Rockin' The Fillmore de 1971. Juste avant, on a entendu les o o avec Legal Matter, c'est tiré de leur premier album My Generation de 1965. Et au début du bloc, on a entendu George Throwgood and the Destroyers avec Move It On Over, la pièce titre de cet album de 1978. 13h40, vous êtes à l'émission a c c l a s s i c en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. a c c l a s s i c qui, je vous le rappelle, est une émission. Entièrement consacré aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre les Rolling Stones et CCR. Mais tout de suite, on écoute John Mayer's Blues Breaker sur les ondes de la radio Campus de Trois-Rivières. La radio des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou! Never knew. s t e a r w a t e r Revival CCR avec le classique Up Around the b e n d tiré du non moins classique album Cosmos Factory de 1970. Juste avant ça, on a entendu les Rolling Stones avec Tumbling Dice et tiré d'un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Exile on Main Street de 1972. Et au début du bloc, on a entendu John m a y e r s Blues Breakers avec la pièce All You r Love qui ouvre leur album, l'album qu'ils ont enregistré en 1966 avec Eric Clapton.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 On va maintenant passer du matériel un peu plus rock'n'roll. Dans un moment, on va entendre Alice Cooper et les Ramones. Mais tout de suite, on écoute un groupe extrêmement influent des années 60 et dont on a dit qu'il avait eu un impact profond sur le mouvement punk rock des années 70. Un groupe de Détroit légendaire dont le premier album est sorti il y a 40 ans cette année et dont on a appris le décès de leur guitariste cette semaine, Ron Ashton, qui est mort chez lui d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans. Je parle bien sûr des Stooges, dont on écoute tout de suite un des classiques. 1969年、1969年、東京オンピトランリア、東京オリンリア、東京リンピック・エリア、東京オリ o ピック・リア、ー京オリンピック・エリア、東京オリンピック・エリア、東京オリンピック・エア、東京オリンピック・エ t ア、ンピック・リア、東京オリンピック・エリア、東京オア、リ It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. Now, last year I was 21. I didn't Oh, my a n d a boo hoo. Yeah, now I'm g o n n a be 22. Oh, my a n d a boo hoo. l、well, i t e n t h t s 269 okay. All、well, across the USA. It's another year for me. It s 1969 i t s 1969 i t s 1969, baby. Six to nine. baby Chris Cooper Avec son classique Under My Wheels, qui ouvre son n o n moins classique album Killer de 1972. Juste avant, on a entendu un des groupes américains les plus influents de la deuxième moitié des années 70 et 80, The Ramones, avec leur classique Rockaway Beach de l'album Rocket to Russia. Ramones qui ont choisi leur nom en hommage à Paul McCartney, qui prenait, Paul McCartney prenait souvent ce pseudonyme Paul Ramone pour des projets solos différents. L'extérieur des Beatles ou en solo.、Euh, il a notamment joué sur l'album de son frère Mike McGear sous pseudonyme. Au milieu des années 70, les Ramones étaient donc des fans de Paul McCartney. Un peu plus tard dans l'émission, je vais vous présenter le tout nouvel album du projet électronique de Paul McCartney du nom de The Fireman. Au début du blog, on a entendu les Stooges avec la pièce 1969 qui ouvre leur premier album éponyme paru, homonyme plutôt, paru il y a exactement 40 ans cette année et qui est considéré par plusieurs comme un des albums les plus influents de l'histoire du rock. Même si à l'époque, ça avait été un, un échec commercial et que les critiques avaient été plus ou moins bonnes, les Stooges ont eu pas mal d'impact sur le mouvement punk. De la deuxième moitié des années 70 et entre autres sur les Ramones. On a appris le décès du guitariste des Stooges cette semaine, Ron Ashton, qui est mort d'une crise cardiaque dans son appartement de Han Arbor au Michigan. Il était âgé de 60 ans et、euh, ça va probablement clore l'histoire des Stooges、euh, qui se sont reformés. En 2003, 29 ans après leur、euh, séparation initiale, dans les années 70, ils ont enregistré et sorti un album assez moyen en 2007 intitulé The Weirdness、euh, et ils sont venus donner un concert, leur premier à moyen là, dans leur histoire, lors du festival Oshieaga、euh, l'été dernier sur l'île Sainte-Hélène. Un excellent concert, apparemment. 14h pile, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre un classique de Richie Blackmore et Rainbow. Mais tout de suite! On écoute Cheap Tricks sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la Radio des Mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! i Uh-huh. Il va falloir que j'y aille. Moi,、euh, c'est l'heure de mon cours préféré. Où tu t'en vas comme ça? Ben,、euh, je m'en vais au local 4170、euh, sur le boulevard des Forges. 4170 des Forges? C'est quoi ce local-là? Ah,、euh, ben, ça,、euh, c'est mon cours optionnel. Ils、euh, appellent ça la barrique. Avec le monde qui travaille là, tu peux tout apprendre sur les bières de m i c r o b r a s s e r i e québécoise, les bières importées, des produits régionaux comme du fromage, des terrines, du pain, tout ce que tu veux. a h ben, moi aussi, je veux l'avoir, ce c o u r l à Ah, ben, y a pas de problème. Ils acceptent tout le monde. s e t jours sur sept, mon Dany. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la Cage au Sport. d é s i r e z poursuivre des études d e cycle supérieur? Pour vous donner un avant-goût d'une carrière en recherche, l'INRS vous offre la possibilité de participer à des travaux de recherche dans le cadre d'un emploi d'été. Pour être admissible, vous devez avoir complété une première année d'études au baccalauréat en sciences naturelles, en génie ou en sciences de la santé. Vous avez jusqu'au 6 janvier pour soumettre votre candidature au INRS.ca. Le Carnaval étudiant 2009 prendra d'assaut l'université du 26 au 29 janvier prochain. Nous sommes fiers d'accueillir cette année comme spectacle d'ouverture le lundi 26 janvier, vulgaire machin. Le mardi 27 janvier, surveillez notre surprise de fin de soirée. La seconde période d'inscription se déroulera du 19 au 23 janvier. Surveillez notre site internet pour plus d'informations. Nous sommes encore activement à la recherche de bénévoles. Donc, si vous désirez j o i n d r e l'équipe, allez vous inscrire sur notre site Internet au uqtr.ca carnaval. Je u i s a r i au a l Vous voulez vivre une expérience unique au cœur de la vie politique québécoise? Cinq stages parlementaires de dix mois, comprenant une bourse de 19 000 chacune, vous sont offerts. e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 Pour plus d'informations, dans le quatre-vingt-huit, cinq-deux-huit-huit-un-neuf-quatre. c i n q d e u x h u i t h u i t h u v t u i t h t h u i t h u i t h u i i t h t h u i t h u i t h u i t h u h u i t h u i u i t t h u i t h u i t h u Avec leur classique Stargazer, tiré de leur non moins classique deuxième album Rising de 1976. Juste avant ça, on a entendu Cheap Trick avec la version spectacle de Need Your Love qu'on retrouve sur l'album a d b u Lokan de 1979. 14h20, vous êtes à l'émission Rac Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rac Classic q u je vous le rappelle, Et u n e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant d'un groupe de hard rock progressif très obscur du début des années 70, groupe originaire de Munich en Allemagne, groupe de crot rock donc du nom de Missing Link qui ont enregistré. Un seul album en octobre 1972 intitulé Nevergreen. Il s'agit d'un sextuor qui mélangeait le hard rock progressif au jazz. Le groupe était composé d'un chanteur, un guitariste, un claviériste, un bassiste, un batteur et un saxophoniste、euh, qui é t a i t pas mal omniprésents u r tout l'album. La pochette est très particulière. La pochette du disque nous montre une espèce de mutante. Nues et extrêmement repoussantes,、euh, ce, euh, ce qui allait totalement à l'encontre de la tendance de l'époque qui consistait souvent à mettre de très belles femmes à moitié nues sur des pochettes pour attirer l e s consommateurs. Missing Link, eux, sont allés tout à fait à l'encontre de cette tendance. C'est un bon allemand de rock obscur et de crowd rock、euh, dont on va tout de suite écouter deux extraits sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des Mélomanes de Trois-Rivières et la seule station d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!、Ah! メカニズムのコンクールのコンールのコンールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンクールのコンク Pour le mois de janvier, Sifu présente deux spectacles de Jésus Bench 400 livres. Voyez-les d'abord en compagnie de The Callers dans le cadre du concours Microsonic au Broadway Pop de Shawinigan le jeudi 22 janvier à compter de 21h30. Si vous les manquez, Jésus Bench sera avec Shake It c o r r i d a au Charlot le mardi 27 janvier dès 20h. Pour plus d'informations, visitez le MySpace.com b a r oblique Jésus Bench 400 livres.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 Formation allemande très obscure, Missing Link, avec deux pièces tirées de leur seul et unique album, paru en 1972, intitulé Nevergreen. On vient d'entendre la pièce Kids Hunting, qui est, à mon humble vie, la meilleure du disque. C'est ça qui clôture l'album. Et juste avant ça, on a entendu la pièce s p o i l e d Love, qui ouvre le disque. Deux pièces tout à fait、euh, représentatives de cet album. Ça vaut le détour pour les amateurs d'obscurité ou、euh, tout simplement de crowd rock des années 6 0 Je rappelle le nom de la formation Missing Link. L'album s'appelle Nevergreen. Voilà qui vient compléter cette petite présentation de ce groupe allemand de Munich. Ceux qui s'intéressent au mouvement Crowd Rock seront intéressés d'apprendre que Simon Fidzbé débute une toute nouvelle émission. Entièrement consacré au rock allemand la semaine prochaine sur nos ondes assez fous, les lundis de 20h à 21h, dans l a q u e l l e il va nous présenter exclusivement des groupes dits crowd rock. C'est donc une case horaire à retenir, les lundis de 20h à 21h, juste après le voyage insolite de Fred Durand. La semaine prochaine, au rock classique, je vais vous présenter un autre groupe obscur et une rareté, un très bon groupe américain du nom de Blue Mountain Eagle. C'est donc un rendez-vous. 14h37, vous êtes à l'émission Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle de nouveautés, je vous parle du tout nouvel album du projet de musique électronique de Paul McCartney, un duo du nom de Fireman, qui forme avec Youth, l'ancien bassiste de la formation Killing Joe, qui est collaborateur de The Orb. L'album s'intitule Electric Arguments et il s'agit、euh, du troisième、euh, opus sous le nom、euh, The Fireman. Ceux qui se demandent ce que Paul McCartney et la musique électronique peuvent bien avoir en commun connaissent assurément très mal Paul McCartney parce que Paul, c'est un des premiers musiciens pop et rock anglais à s'être intéressé et à donner à la musique、euh, électronique dans les années 60.、Euh, souvent, beaucoup de gens pensent à tort que. John Lennon, c'était le précurseur, l'instigateur de l'expérimentation à laquelle les Beatles se sont livrés dans la deuxième moitié des années 60, alors que c'est tout à fait faux, puisque c'est Paul McCartney, plutôt, qui était, qui était constamment à l'affût des nouvelles tendances et des innovations technologiques dans la musique. C'est Paul qui était le plus audacieux et le plus éclaté des Beatles et qui écoutait et vénérait, entre autres, Stockhausen, alors que John s'en tenait souvent seulement au rock'n'roll. Paul assistait à des、euh, événements et des expositions avant-gardistes, alors que John restait souvent chez lui en banlieue bien pantoufleur et retiré. Ce n'est que quelques années plus tard, après sa rencontre avec Yoko, que John est devenu、euh, très audacieux et qu'il s'est livré à des expérimentations tout à fait éclatées. Paul, lui, à, à force de se frotter comme ça à toutes sortes d'expériences innovatrices、euh, et en écoutant et en appréciant des choses plus complexes,、euh, difficiles et. Brillantes, comme Stravinsky, par exemple. Il a forcé les Beatles à pousser leurs explorations musicales beaucoup plus loin, des explorations qui ont mis au monde des chefs-d'œuvre. Comme Revolver, Sgt. Pepper s et Magical Mystery Tour, e l l vraiment、euh, contribue énormément à faire évoluer le rock, Paul McCartney. Donc,、euh, ce projet, The Fireman,、euh, c'est un exutoire、euh, pour Paul qui se livre ainsi à des trucs、euh, tout à fait différents de ce à quoi il nous a habitués lorsqu'il sort des albums sous son nom.、Euh, ça lui permet de faire des choses différentes en ayant recours à un quasi-anonymat, du moins auprès du grand public. Et c'est là sans que, sans que son public soit confus. Donc,、euh, ce projet musical Fireman a débuté en 1993 avec l'album Strawberries, Oceans, Ships, Forest, qui était une première expérience électronique à l'époque des sessions de l'album Off the Ground de Paul. Ça a, ça a été suivi en 1998 de l'album Rushes, dans lequel Paul et You ont poussé leurs explorations électroniques un peu plus loin.、Euh, ils viennent de sortir leur troisième opus, beaucoup plus proche du rock et de la pop traditionnelle que les deux premiers. On va tout de suite en écouter quatre extraits de cet album Electric Argument sur les ondes de la radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou! Face down to fear, content to cry No m o r e t o l i e no mortal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 On vient d'entendre quatre extraits tirés du tout nouvel album de The Fireman, projet électronique, expérimental et électronique de Paul McCartney et de l'ancien bassiste de Killing Joke Youth. L'album s'appelle Electric Arguments. On vient d'entendre la pièce Don't Stop Running qui clôture le disque. C'était précédé de la pièce Universal Here. Everlasting Now. Et、euh, juste avant ça, on a entendu deux pièces assez différentes Two Magpies et au début du bloc,、euh, la pièce Nothing Too Much Out of Sight qui ouvre l'album.、Euh, Ce n'est pas l'album de l'année 2008 et、euh, ça ne va absolument pas plaire à la très grande majorité des fans. De Paul McCartney,、euh, et c'est probablement ça l'idée, c'est un disque pour les vrais m a n i a q u e s Ceux qui veulent avoir une autre perspective du très large spectre musica musical de, de Paul, hein, ceux qui apprécient par exemple les albums McCartney One and Two,、euh, ceux-là vont avoir un intérêt pour ce disque qui demeure malgré tout、euh, pas si mal, mais、euh, vraiment en deçà de ses dernières productions. C'est son terrain de jeu et、euh, c'est intéressant d'y avoir accès.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 On va maintenant poursuivre avec un peu de rock progressif plus classique dans un moment. On va entendre Rock Sea Music, mais tout de suite, on écoute ce classique de g e n e s i s sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la Radio des Mbélamans de Trois-Rivières et la seule station diffusée du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou!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 私はサマリウォッチュ・ウォッチュ・ウォッチュ・ウォッチュ・モリアル Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Les patriotes de l'UQTR, tradition d'excellence.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 Pour plus d'informations, dans le 818-528-8194. 528-8194. Bonne chance! Vous êtes assez fou. I'm a very simple man. I mean, the t h i n is that I'm h u m a i n g and I can only do a t God gives me. Jesus! God's s o u i n g a、When? Roxy Music avec la pièce qui ouvre leur premier album homonyme de 1972, Remake, Remodel, album qui a fait époque qui a fait forte impression sur beaucoup de monde. Roxy Music sont censés sortir sortir plutôt, un nouvel album studio cette année, leur premier depuis Avalon qui date de 1982. Juste avant Roxy Music, on a entendu le Genesis de la Grande Époque avec The Return of the Giant Hogweed, tiré de l'album Nursery Crime de 1971. 15h18, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec encore un peu de rock progressif. Dans ce moment, on va entendre Yes avec une reprise de Simon and Garfunkel. Mais tout de suite, on écoute King Crimson sur les ondes de la radio campus de t r o i s r i v i è r e s la seule station à faire tourner du vrai rock à t r o i s r i v i è r e s C'est fou! <tousse> C'est quoi ça? Un tétrocard. La connexion, c'est pas pour les humains, c'est pour les robots. CNX, l'émission la plus geek de la radio. Jeudi 11h ou lundi 10h dès le 8 janvier. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts ateliers d'aide aux études.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 Donc, nous allons garder nos confidences entre nous et continuer d'y aller en silence. Au moins, si on ne va pas au paradis, eh bien, on sera allés à la barrique, à Trois-Rivières. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la Cage au Sport. Vous êtes tannés de crier pour commander votre bière? v a te n prendre une petite! Vous êtes tannés que votre bière goûte toujours la même chose? ç h、oh、non! Pas q un a d o m p t e f e r i e s avec de l'orge! Avec plus de 70 variétés de bière et plus de 30 sortes de scotch et son personnel accueillant qui sera vous conseillé, le trèfle et son ambiance décontractée est la place pour vous. 363 des forges ouvert 7 jours sur 7. Belle fun, Sir! C'est beau à plus! t a verne irlandaise, le trèfle. 363 des forges. Ladies and gentlemen. Vous êtes a assez... s Avec la reprise d'une chanson de Simon Garfunkel, America, qu'on retrouve sur leur album Yesterday's, paru en 1974. Juste avant ça, on a entendu King Crimson avec la pièce-titre de leur dernier album des années 70, l'album Red, qui est paru aussi en 1974.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 En 2009, on va tout de suite、euh, poursuivre avec、euh, une des interprétations、euh, les plus remarquables de ce trio fantastique des années 70. Pictures at an exhibition sur les ondes de la radio campus de t r o i s r i v i è r e s La seule station d i f f u s é e du vrai rock à t r o i s r i v i è r e s c'est fou! Emerson, Link, Palmer, avec leur reprise d'un le chef-d'œuvre de Modest Moussortsky, les tableaux d'une exposition qu'on retrouve sur leur album Pictures at an Exhibition de 1971. Emerson, Link, Palmer, il y a une rumeur qui dit qu'ils seront en tournée de spectacle en 2009. Ça reste à voir. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, il n'y a pas grand chose pour les amateurs de rock. Par contre, pour les amateurs de métal, il y a pas mal de choses qui pourraient vous intéresser.、Euh, entre autres, un excellent concert le samedi 17 janvier au m é t r o p o l i s Il y a Cradle Fifth. Avec、euh, les Norvégiens Satyricon et、euh, les Grecs de、euh, Septic Flesh. Sceptic Flesh, ils ont fait un de mes albums préférés、euh, de 2008, l'album Communion. Le lendemain, le dimanche, ils sont,、euh, Cradle of Field et sont au Capitole de Québec. l e 16 février, Soywork, Darkane, Warbringer et Swallow the Sun sont au Fofun Electric. q u Dimanche 8 mars, Destruction, c r i s i o n et、euh, Mantic Ritual seront au Fofun. Et、euh, le lundi, ils seront,、euh, même, la même affiche sera à l'Impérial de Québec. Et finalement, c'est un peu loin, mais c'est vraiment une excellente affiche. Creator, Exodus, Warbringer et Epicurean seront au m e d l l i n de Montréal、euh, le samedi 11 avril. Et le lundi le 13, ils seront à l'Impérial de Québec.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 Sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la Radio du Méloman de Trois-Rivières e t la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou Avec la pièce Back in the Village tirée de l'album Power Slave de 1984, Back in the Village, u était la suite de la pièce The Prisoner qu'on retrouvait sur l'album The Number of the Beast. Juste avant ça, on a entendu e p i c avec Menace of Vanity, pièce tirée de leur dernier album Divine, Divine Conspiracy, sorti à l'automne 2007. 16h03, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui même, 9 janvier 2009, Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, célèbre ses 65 ans. Page qui a eu une vie très mouvementée et bien remplie. Il aimerait bien remettre Led Zeppelin sur les rails pour une gigantesque tournée en 2009, mais Robert Plant s'y refuse. Avec raison, je pense. Je vous ai préparé un petit bloc afin de souligner cet anniversaire avec quatre pièces remarquables de p a g e Sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la Radio des Mélomanes de Trois-Rivières est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!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 528 81 94. Bonne chance. u s t e s assez i n mean, s i u n h u a t je p i r e c que Dieu e donne. Je s n h e l Avec plume a le classique Akles Last Stand qui ouvre l'album p r e s e n t s de 1977, un titre qui fait référence à la blessure que Robert Plant avait subi e peu de temps auparavant dans un accident de la route en Grèce, dans lequel il s'est cassé la jambe, ainsi a mis fin à À la tournée Entreprise en 1975, la tournée de Led Zeppelin qui devait se poursuivre en 1976. Donc,、euh, le groupe en a profité, si on peut dire,、euh, de cette convalescence de Plant pour enregistrer l'album p r e、euh, s e n t pendant que Plant récupérait dans une chaise roulante.、Euh, la pièce est remarquable à cause de la profusion de pistes de guitare, l'armée de guitare qu'on retrouve sur cette chanson.、Euh, plusieurs douzaines de pistes de guitare comme ça sur, superposées. On dit que. Que Iron Maiden s'en sont inspirés pour leur œuvre au complet de cette espèce de, de pièce galopante. Les paroles de Akers Last Ten ont été inspirées à plein de lors d'un voyage qu'il a fait au Mont Atlas、euh, quelques années auparavant au Maroc. Juste,、euh, juste avant, on a entendu、euh, trois pièces tirées du premier album homonyme de Led Zeppelin. On a entendu Communication Breakdown, une autre pièce extrêmement influente dans l'histoire du rock. On a aussi entendu l'instrumental acoustique Black Mountain Side que Page faisait à chaque concert de Led Zeppelin à leur début. Et au début du bloc, on a entendu Your Time is Gonna Come qui ouvre la phase 2 du vinyle de ce véritable chef-d'œuvre. Jimmy Page qui célèbre son 65e anniversaire aujourd'hui, mais qui ne semble pas du tout avoir envie de prendre sa retraite et qui a encore beaucoup de projets pour les prochaines années.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 Infiniment moins connu que Page, celui-là, mais tout de même un guitariste qui a un bon portfolio depuis le milieu des années 70. Je parle du New Yorkais Ross The Boss, guitariste original des formations The Dictators, Shaken Street et m a n o w a r qui vient de sortir un premier album solo en carrière intitulé New Metal Leader et que je qualifierais de meilleur album de m a n o w a r depuis que Ross The Boss a quitté m a n o w a r il y a 20 ans. Il s'agit d'un album de heavy metal très simple. Et carré, tout à fait l'image des premiers albums de Manowar, justement, mélodique, dynamique, accrocheur. Ross d h e Boss est entouré de jeunes musiciens allemands qui,、euh, auparavant, jouaient dans un hommage à Manowar. Ce n'est pas pour rien que je vous disais que New Metal Leader, c'est le meilleur album de Manowar depuis que Ross d h e Boss a quitté le groupe. m a n o w a r ç a a toujours été une espèce de, de joke band caricaturale, mais、euh, malheureusement pour eux, ils se prennent au sérieux et leurs、euh, derniers albums sont tout à fait insupportables. En comparaison, Ross the Boss amène quasiment un vent de fraîcheur. Je vous laisse en juger、euh, tout de suite, puisqu'on écoute quatre pièces tirées de ce nouvel album, New Metal Leader, sur les ondes de la radio campus de Toit-Rivière, s la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Toit-Rivière. s C'est fou!、Ah!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 Cinq, deux, huit, quatre-vingt-un, quatre-vingt-quatorze. Bonne chance. Vous êtes, vous êtes assez fou. Juste avant la pause, on a entendu une toute nouvelle formation qui est dirigée par un véritable vétéran et qui porte son nom aussi, Ross the Boss. On a entendu quatre pièces tirées de leur tout nouvel album, New Metal Leader. On a entendu Constance in Swords, c'était précédé de Death and Glory, Blood of k n i f e c et s au début, on a entendu l'instrumental ILF. Bon petit groupe, chanteur, n a peut-être pas autant de range v o c a l que. Éric Wagner, mais、euh, le groupe compense、euh, là amplement, largement, par sa fraîcheur et son enthousiasme. Ça vaut la peine de s'y arrêter pour les amateurs de heavy metal carré tout à fait traditionnel. Il est 16h45, vous êtes à l'émission c l a s s i q c en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. On va maintenant poursuivre avec.、Euh, Encore、euh, du métal mélodique avec une formation, une des premières formations et une des meilleures aussi à avoir euh, émergé euh, du nord de l'Europe au début des années 80. Merciful Faith avec leur classique des Ove sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières. La seule station à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou! m e r c i u t f a i r e avec The Oath, c'est tiré de leur excellent deuxième album Don't Break The Oath de 1984. 16h53, je suis maintenant en compagnie de mon ami, l'animateur, entre autres l'animateur des palmarès, Mathieu Plante. Bonjour! Bonjour, on ne fera pas d'énumération, donc. o n non, non, non. Non, je l'ai fait déjà assez comme ça. Oui,、hein. oui, oui. oui. <rire> <rire> un autre, <ouais>. oui. <rire> o、okay. k、euh, Donc, euh, beaucoup de nouveautés ce, cette semaine. c o u t ça, premier palmarès de l'année. b e n tout à fait, c'est ça. Nous, on revient、euh, d'émissions spéciales et d'autres affaires. C'est notre première vraie émission de,、mm -hmm. de 2009.、Oui. Et puis, du côté francophone, on retrouve cinq nouvelles positions. Là-dedans, il y a le Martin Leduc Band, Band de groupe Garage. Local,、ouais. oui, groupe local, oui. groupe local, tout à fait.、Mm -hmm. euh, band de Garage, qui n'est pas local, mais qui est très bon aussi.、Euh, Bonjour Brumaire,、mm -hmm. classique de c e s Fou. s On、mm -hmm. a beaucoup de pièces jusqu'à maintenant de leur album, De la nature des foules. Et il y a、euh, Lucien Midnight, que j'avais. Jamais entendu avant aujourd'hui. e t j'aime ça. Oui. Oui. Super. Pour un nom, que, Lucien Midnight, tu t'attends à ce que ce soit comme un typo <rire> un peu. Mais non. Le, le titre de l'album est comique. Oui, Champion des choses en bois. Oui. <rire> <rire> OK.、Euh, du côté anglophone, il y a quatre nouvelles pièces. Il y a Green Go. J'avais jamais entendu、euh, avant, même là. J'ai jamais entendu,、hein? je crois. e s t c e que j'ai déjà entendu Gringo. Oui, Gringo. Au poste d'écoute. Oh, moi.、Ouais. Oui. Il y a des affaires qui me passent par une oreille et puis i s me sont pas c o n t e t h e Stills, que j'aime beaucoup. Et puis、uh, The Guest Bedroom et Surefire Machine. Oui, ça se connaît. Oui. Oui. Oui. Et aussi、uh, Guest Bedroom. Oui, bien sûr. Qui était ton poste d'or. b e n oui. Une des dernières émissions du Post d'Écoute、mmh. en 2008. Il y a quelqu'un qui écoute plus le Post d'Écoute que moi. <rire> Qu'est-ce qui était numéro un de la dernière fois il y, a,、euh, il y a genre un mois, non Ouais, je crois que la dernière émission r e monte à la mi-décembre.、Euh, numéro un francophone, c'était Auto m e l o d y avec b u a n d r i Jazz. Et puis du côté anglophone, c'était Block Party avec Mercury. Mmh, Mercury. Mmh. c e s t bon, ça、euh, Approprié, les circonstances. Oui. À ce moment-ci. Mercury. Ah, parce que Mercure baisse. Assez、nice. bas, assez bas. <rire> euh, donc,、euh, bien écoutez,、euh, pour savoir si ça tient, il faut rester sur nos o n d e s jusqu'à 20h. Et à 20h, qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière porte à gauche. Exactement, pour le meilleur du rock. Franco, en émergence, à 21h, c'est le retour des, des, des lutins de e n f e r Hum、mm、hum. Il、euh, faut se rappeler du nom, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas été. Oui, tout, tout à fait.、Euh, je vous rappelle aussi que le, les lundis à 19h,、euh, c'est le voyage insolite avec Fred Durand. Toutefois, il n'est ne, pas la semaine prochaine, Fred.、Euh, mais par contre, à 20h, ça va être le début de, de, de la nouvelle émission de Simon Fédibé、mm -hmm. euh, qui porte sur le crowd rock. Mardi prochain, 19h, c'est le retour de rock révélé avec Serge Nadeau. Et à 21h, mon ami Dr. Pendragon va reprendre réanimation pour 2009. Vendredi prochain, Rock Classique, je vais vous présenter deux nouveautés. Enfin, ce s t pas vraiment une nouveauté, mais c'est sorti en 2008,、euh, il y a un bout de temps, mais il faut, fallait absolument pas passer à côté. Il s'agit de l'album Iron Will du trio scandinave、euh, The Grand Magus, et qui est vraiment un excellent disque. Je vais aussi vous présenter, ça c'est vraiment une nouveauté, ça sort mardi prochain, nouvel album du duo s a t y r i c o n The Age of Nero. s a t y r i c o n qui ouvre pour Cradle of Filth、euh, pour leur concert de la semaine prochaine à Montréal et Québec.、Euh, je vais aussi vous présenter un groupe américain très obscur du début des années 70, Blue Mountain Eagle. Ainsi qu'une réédition des le, Gruesomes, formation de Montréal, C60s, Garage 60s. L'album s'appelle Gruesome Mania. Je vous laisse avec une dernière pièce. Il s'agit d'une pièce、euh, homonyme du quintet. Trash de San Francisco, Exodus, qui est sorti à l'origine sur leur premier album classique de 1985, London by Blood. Exodus l'ont réenregistré en 2008 sous le titre Let There Be Blood avec la formation actuelle, apparemment en hommage au défunt chanteur original du groupe, Paul Baloff, qui est décédé il y a quelques années. On écoute cette nouvelle version 2008 de ce classique et je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous. Salut!